Unité 3, leçon 2, exercice 3. Écoutez les messages enregistrés. Associez chaque message à une partie du document Aix-en-Provence pratique. 1. Vous êtes bien à l'accueil de la banque BNP Paribas. Nous sommes fermés actuellement. Aujourd'hui, lundi 4 avril, la banque est ouverte de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 2. Bienvenue au restaurant Côté Cours 19 Cours Mirabeau. Le restaurant est fermé aujourd'hui. Demain, nous sommes ouverts de midi à 14h et de 19h à 22h. 3. Vous êtes bien en relation avec le cinéma, le Cézanne. Voici le programme d'aujourd'hui. Lucie, version française à 11h, 13h15. 15h50, 17h30, 19h45. Film en version originale à 21h15. Les garçons et Guillaume à table à 15h35.